Nous irons au cœur du monde Par la poudre et le canon En comptant chaque seconde Car ce jour est le plus long Sous le verre et la mitrave Des miniers se coucheront Et le soir Le jour est long, le jour est long. Et la peur est tout au long. Et l'espoir est tout au fond. Et les cris sont des millions. Nous irons vers la victoire par le sang.